Bonjour Odette, c'est Annette Poirier. Je vais arriver au cours légèrement en retard à cause des embouteillages sur l'autoroute. Prévenez mes étudiants et ma gestionnaire de ce léger retard. Merci.